Ils sont visiblement 8, sur des photos ils sont sept je ne sais pas trop je vais quand même vous sauter euh, vous vous noter pardon vous citer euh, les huit membres qui ont participé au à l'enregistrement de l'album à savoir Chominders Charlie Olocou Benjamin Colin Nagore et Chabe, Payo Ramuspe Chomine Gwéter Clément Laval et Anlis Arnaud Casamayou. voilà euh, un mélange assez euh, assez éclectique de beaucoup de choses différentes je vais vous citer quelques euh, quelques quelques instruments qui sont utilisés Plus ou moins un peu multi-instrumentiste. Euh, donc, on aura du Sente, de la Tchalaparta. Tchalaparta, c'est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 Ils le disent eux-mêmes dans leur euh, dans leur présentation. Euh, je vous invite à aller voir, euh, bon toute façon, c'est repris un peu partout, d'aller voir sur, sur internet euh, leur présentation. Euh, Mailu étant le, le nom d'une d'une déesse basque, et voilà ils, ils sont un peu partis sur une espèce de je veux dire délire. Vous voyez euh, un espèce de délire de conte autour de de Mailu. Euh, voilà quoi dire de plus que c'est un groupe vraiment avoir à, à voir vraiment en concert. Euh, L'album est très sympa, mais il y a vraiment tout le potentiel.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 Donc je vous conseille d'aller écouter cet album-là avec d'assez de, de, de, bonnes écoutes, voire un casque de haute qualité si vous le pouvez, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Je vous l'ai dit, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de nappes, il y a beaucoup de synthé, il y a beaucoup de, de choses très très différentes en, en termes de, de, de sonorité. Et voilà, on va écouter Maidu. Donc le premier album qui s'appelle Maïdo aussi. Il me semble qu'il est en train de travailler sur d'autres d'autres chansons pour. Un, pour un,